أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Wakul labi, wakulla mahdesatin bida, wakulla bidatin dalala. Ayyu alaikwa tul kiram, dok se kour insha'Allah a pour objectif de parachever ce que nous avions commencé au sujet d'eux de, de, de ce que nous avions commencé, au sujet de la différence entre le asl, entre le fondement et de la foi wallazim al-Iman et les implications de l-iman l'Iman. Donc au dernier cours nous avions euh, cité les paroles de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahoullahu ta'ala sur ce sujet. Donc avant de commencer, Inch'Allah, je vais poser un certain nombre de questions pour voir si tout le monde a compris. Donc la, la première question, ma huwa Iman, Qu'est-ce que la base de la foi Le fondement de l'iman Qu'est-ce que le fondement de l'iman? Qu'est-ce que le fondement l'iman? Et la question qui suit, et qui va qui l'accompagne, qui est Qu'est-ce que l'asim ou iman Qu'est-ce que l'implication de l'iman Quel est le Asul de la foi et quel est le l'asim de la foi Donc là Abdul Karim dit le fondement de l'Iman est le cœur et le kalb et son lazim et, son son et les actes extérieurs. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord Pour ceux, si, vous, si pour ceux qui ne sont pas d'accord, si ça veut exposer pourquoi ils sont pas d'accord, si ça peut aller, à, ça veut dire s'il est possible de d'aller un peu plus vite, pour qu'on puisse avancer une L'art palestinien dit Le fondement de l'Iman C'est la connaissance d'Allah et de son messager Etc. Je ne me souviens plus exactement En fait ce dont tu as parlé Tu as cité une partie De Asr al-Iman Qui est euh, Qawl al-Qalb euh, afwan Qawlul qalb la parole du cœur wa hiya la parole du coeur ce sont les convictions euh, du cœur la parole du cœur désigne les convictions du cœur les convictions du cœur sont la, la science la connaissance et la certitude la connaissance et la certitude d'accord Mais est-ce que dans le cœur il y a simplement des convictions ou y a-t-il autre chose que les convictions? La Hamza dit la parole et les actes du cœur. Donc le cœur ne contient pas que des que des convictions, il contient aussi des des actes. Il contient aussi des des actes. Et aussi bien les paroles, la parole du cœur que les actes du cœur sont une condition, sont un fondement de la de la sont, sont un fondement de la foi. C'est-à-dire la connaissance d'Allah Ta'ala. La connaissance que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Ta'ala ta La connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance que le prophète est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La certitude de tout ça. Et l'amour d'Allah Ta'ala ta L'amour du prophète, sallallahu alayhi wa L'amour de la religion d'Allah. La soumission à Allah Ta'ala ta Et la soumission à sa religion et la subord... et le... le suivi intérieur, du prophète sallallahu alayhi wa c'est-à-dire la l'amour la, intérieur envers le prophète sallallahu alayhi wa tout ça c'est des, des conditions de la validité de la foi donc ça c'est l'origine, c'est dans le cœur c'est le fondement sans ça personne ne peut être musulman ce fondement là il a une implication, à un cette implication là se représente tout dans les actes des membres du corps d'accord. les actes des membres du corps ce qu'on appelle la pratique Ça c'est un l'azim, c'est une implication de la foi intérieure. Quelqu'un avait posé une question la dernière fois, et qui est une, une, une question qui est, euh, comment dire, c'est une, une question qui est, euh, qui est bien réfléchie, et que chacun d'entre nous se doit de se poser. Et c'est le but justement de ces cours, c'est de comprendre. Pourquoi, pourquoi faisons-nous la différence entre la base de la foi et entre l'implication de la foi c'est pour ça que je vais vous poser un certain nombre de questions pour dans l'espoir qu'on que, qu comprenne bien. L'amour d'Allah, est-ce que c'est un fondement de la foi ou est-ce que c'est une implication de la foi L'amour d'Allah, est-ce un fondement, est-ce un hassel, ou est-ce que c'est une implication J'aimerais que tout le monde participe, Inch'Allah, Barakallahu Fikhoum, c'est-à-dire j'attends la réponse de tout le monde. Et après on continue, mais ce serait bien que ça aille vite. Pour... Comme... Celui qui ne sait pas, qui dit... Qu l'écrit vingt-deux enfin, Non, là, la... Taïb. Donc euh, la, la, la plupart des... Donc nous avons une, deux, trois, quatre, cinq... Cinq personnes qui disent... Non, euh, non. trois qui disent que c'est un, un seul et deux qui disent que c'est une implication. Et nous avons deux autres personnes encore qui disent les deux. C'est aussi bien un hassle qu'une implication. J'espère qu'il y aura plus de participants à la prochaine question. L'amour d'Allah, c'est un hassle. C'est un fondement. C'est un fondement de la foi. Nul ne peut être musulman sans aimer Allah. Et celui qui déteste Allah dans une chose ne peut en aucun cas être musulman. D'accord Est-ce bien compris D'accord. Là l'autre question, il est impossible qu'une chose soit un amour, soit un asul, un fondement et une implication. Vous allez voir pourquoi par après, Inch'Allah. Le suivi du prophète, le suivi, le suivi des ordres d'Allah, l'obéissance à Allah, est-ce que c'est un seul c'est un, un, un fondement de la foi ou est-ce que c'est une implication de la foi L'obéissance à Allah est un fondement de la foi, ou une implication de la foi. Certains disent, certains disent, un fondement d'autres disent une application. C'est c'est une application de la foi. Et revoyez, s'il vous plaît, Fikum, les paroles de Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées dans le cours précédent. Les paroles de Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées précédemment où il disait que les actes apparents étaient une, c'est la foi qui est dans le cœur. D'accord. Donc, on a vu que l'amour d'Allah, on arrivait à un point maintenant. L'amour d'Allah, c'est un fondement de la foi. L'obéissance à Allah, c'est une c'est une implication de la foi. D'accord. Quelqu'un qui désobéit quelqu'un qui désobéit à Allah Ta'ala dans le dans le siyam. Oublie, laissons le, le Siyam. Quelqu'un qui désobéit à Allah, ta par exemple, dans, euh, dans le vol, par exemple. Quelqu'un qui désobéit à Allah, dans le vol, et dérobe à, un, à une autre personne ce qui ne lui appartient pas. D'accord. Est-ce que cette personne-là, s'il n'a pas obéi à Allah, et, il pas et donc il a désobéi à Allah Dans le fait de ne pas de ne pas s'accaparer ce qui ne lui appartient pas et de ne pas prendre aux gens ce qui ne lui appartient pas. Est-ce que ça est-ce que sa foi disparaît Est-ce que sa foi disparaît Est-ce que sa foi elle disparaît Celui qui vole par exemple. Celui qui vole Est-ce qu'il devient mécréant pour ça Est-ce qu'il il il perd son islam Donc on voit que cette personne-là ne devient pas mécréant par, par son acte. Et il ne perd pas sa foi par son acte. Bien que l'obéissance à Allah dans le fait de ne pas voler est une implication de l'amour qui est présent dans le cœur. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui déteste Allah dans... Là, dans, euh, qui déteste Allah dans une chose dans une chose qu'Allah il a légiféré par exemple Allah il a demandé de porter le hijab lui il déteste Allah dans cette chose là mais d'une manière générale il aime Allah qu'Allah nous préserve est-ce que cette personne là est musulman celui par exemple qui aime, qui aime Allah dans tout Sauf dans une chose, parce qu'Allah, il a prescrit le hijab, donc il n'aime pas Allah dans cette chose-là, qu'Allah nous en préserve. Est-ce qu'il est qu peut être musulman, cette personne? Non, on voit qu'il peut pas être musulman, cette personne. Taïb. Donc, ayoua les rois, réfléchissez maintenant, on arrive à une conclusion. C'est quoi? C'est que le asl, lorsqu'une chose est un fondement de la foi, n'importe quelle contradiction et opposition à l'une des branches de ce fondement remet en cause la foi en soi. Est-ce bien compris? Lorsqu'une chose est un fondement de la foi, n'importe quelle opposition, quelle qu'elle soit, qu'elle soit partielle ou générale, elle remet en cause la foi dans sa totalité. Mais lorsque, lorsque une chose est une implication de la foi, comme pour l'obéissance, l'opposition partielle, c'est-à-dire s'opposer à certaines choses de cette implication, ne remet pas en cause la foi. Est-ce que c'est bien compris Est-ce que c'est bien compris à Yohan Likhoa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 la foi est composée de 73 à 79 branches. Je répète, pourquoi on dit 73 à 79 Parce que le terme bida dans la langue arabe, indique, euh, est, est, un chiffre, est un nombre ou est un chiffre qui, qui va de 3 à 9. Donc, étant donné que le prophète a dit bida et 70, donc c'est soit 73, soit 74, soit 75, soit 76, soit 77, soit 78 et à la fin 79. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit la foi est composée de 73 à 79 branches. La plus élevée d'entre elles est de dire « La ilaha illallah ». Et la plus, la plus élevée d'entre elles est de dire « La ilaha illallah ». Et la moindre de, de ces branches de la foi est de retirer une chose qui gêne du passage de la route des gens. Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. D'accord. Donc on voit que la foi, elle est composée de plein de branches. Mais parmi ces branches-là, vous êtes bien d'accord avec moi que certains, certaines branches sont un fondement de la foi et que d'autres sont, sont une implication de la foi et qui ne sont pas tous au même degré. « La ilaha illallah » c'est un fondement de la foi. Retirer quelque chose qui gêne du passage des gens, c'est une implication de la foi. Mais c'est une implication qui n'est même pas obligatoire. C'est une implication qui est recommandée. D'accord ça, ça rentre dans l'imam al-mustahab, dans la foi qui est recommandée. « La salat » c'est une implication de la foi. « Mais est-ce que c'est une implication qui est une condition de la foi ou est-ce que c'est une implication qui est qui est qui est, qui, qui est simplement recommandée ou est-ce qu'elle est obligatoire et celui qui l'abandonne n'est pas euh, n'est pas euh, celui qui l'abandonne est toujours musulman là il y a une divergence entre les savants sur quoi pour savoir est-ce que la prière celui qui l'abandonne est-ce qu'il est mécréant ou non mais ils sont tous d'accord pour dire que as que l'accomplissement de la prière fait partie de la foi qui est obligatoire D'accord Maintenant est-ce que, est que L'accomplissement la, la, de la prière Est une condition de la foi ou pas À ce moment là ils ont divergé Certains ils ont dit oui c'est une condition de la validité de la foi D'autres ils ont dit non ce n'est pas une condition De la validité de la foi Mais quoi qu'il en soit ils sont tous d'accord sur une chose C'est quoi C'est que la prière N'est pas au même niveau que le témoignage de foi Car le témoignage de foi Et l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk Et l'abandon du shirk sont une sont une euh, sont une euh, sont une condition de la validité de la foi et sans aucune divergence bon continue une s'il vous plaît je juaimerais que vous restiez attentifs aux questions et euh, afin qu'on puisse avancer le fait de donc le fait de désobéir à Allah dans une chose bien donnée comme le vol par exemple ou quelqu'un vis-à-vis de dans sa désobéissance parentale on voit que celui qui désobéit Allah dans ces choses-là n'a pas forcément remis en cause sa foi. Et sa foi, son iman, est toujours valable. D'accord. Mais nous avons vu une chose, c'est quoi C'est qu'à partir du moment où on détermine qu'un point donné fait partie de, du fondement de la foi, bah forcément, celui qui s'oppose à, à la moindre chose dans ce point-là, sa foi est annulée. Donc on voit qu'il y a une différence, il y entre... La base de la foi, aslul iman entre la wazim al-Iman, entre les implications de la foi. Est-ce bien compris ce point-là Parce que ce que je souhaite derrière ça, c'est d'arriver à une autre chose, qui est la différence entre aslul din et le Lazim du Din. Le frère pose une question. Celui qui ne suit pas le prophète, sallallahu alayhi wa fait-il partie du asl ou du Lazim le, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, Dans la pratique c'est un lazim du suivi C'est un lazim de la foi Et c'est un lazim la, du suivi de la soumission intérieure à Allah wa Donc celui qui ne suit jamais le prophète wa sallam, Qui n'obéit jamais à Allah Celui-ci il ne peut pas être croyant Sa foi est annulée Pourquoi Parce qu'il n'a pas réalisé la base même du lazim la, le hasl du l'azim Qui est le suivi du prophète Ou l'obéissance d'Allah Celui qui ne réalise pas la base de l'obéissance d'Allah C'est-à-dire euh, Qu'il n'accomplit aucune, aucune, aucune, aucun acte D'obéissance de, de, euh, de, à Allah Celui-ci il a annulé sa foi Mais celui qui obéit à Allah dans certaines choses Celui qui obéit à Allah dans certaines choses Et désobéit à Allah dans d'autres Tant qu'il n'y a pas de texte qui prouve que Ce dans quoi il a désobéi et du coffre est un acte qui fait sortir de l'islam, dans ce cas-là, il n'aura pas remis en cause sa foi. Donc l'opposition, je répète, l'opposition partielle, c'est-à-dire euh, en partie à l'implication de la foi, ne remet pas en cause la validité, c'est-à-dire la suha, la validité de la foi. Mais l'opposition totale à l'implication la, à la, à, à de la foi remet en cause euh, la foi dans, dans, dans sa totalité. Et de même que l'opposition Uh, de, de, de, de, de du fond de, de la base même de l'implication de la foi remet en cause la foi je vais donner des exemples concrets quelqu'un qui n'obéit jamais à Allah et son prophète sallallahu wa sallam, et qui dit là il aime Allah mais ne fait aucun acte, aucun acte de bienfaisance dans sa vie cette personne là ne peut pas être musulman il ne peut pas être musulman et sa foi n'est pas valide pour quelle raison car il n'a pas réalisé l'implication même de il n'a pas réalisé et il, il s'est opposé à la totalité de l'implication de de la foi qui est dans le cœur L'implication de, de la foi qui est dans le cœur, c'est que, quelle est-elle C'est la, est la pratique externe. Or, à partir du moment où la personne en apparence n'obéit jamais à Allah et son prophète, wa sallam, il est impossible qu'il croie en Allah et en son messager, wa sallam, et qu'il aime Allah et son prophète, wa sallam, intérieurement. et on avait cité les paroles d'Ibn Taymiyyah. La différence khou, entre la parole que nous sommes en train de dire et la parole de Mourjiatul Fuqaha, qu'est-ce que c'est C'est que Mourjiatul Fuqaha, il disait « L'a'man lay sat mina il disait les actes les actes pratiques ne font pas partie de la foi ce n'est qu'une implication parmi les implications de la foi nous on ne dit pas ça on dit donc les actes ne sont pas un fondement de la font partie de la foi mais ils ne sont pas des fondements de la foi ils sont une implication parmi les implications de la foi dès lors qu'une personne abandonne tous les actes à ce moment-là, il est mécréant. Mais celui qui abandonne une partie des actes et en fait d'autres, tant que la partie qu'il a abandonnée, il n'y a pas un texte qui vient montrer que celui qui, qui abandonne telle et telle chose, il est mécréant, comme pour la salat sur le lavi le plus apparent, où ta la Ta'ala a'lam. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que, tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas dire qu'il n'a qu pas réalisé la foi. Est-ce bien compris, al l'ikhoa, inchallah Naam. Le frère dit si on ne le suit pas de manière absolue Cela touche le hasl Alors que si on ne le suit pas sur, sur une chose parmi naam. Si tu le suis, si une personne ne le suit pas du tout cette Sa foi et le hasl même qui est dans le cœur, Il disparaît Mais si une personne le suit dans certaines choses et ne le suit pas dans d'autres Ce que je veux dire le suit c'est à dire s'accorde à ce qu'il fait S'accorde à ce qu'il fait Dans ce cas là ça ça ne remet pas en cause la validité de sa foi ala, allahu alam, On continue incha'Allah Est-ce bien compris jusque là Et j'aimerais que toute personne qui soit présente c'est-à-dire montre qu'il a compris. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, qui le disent tout simplement on n'a pas compris. Et il n'y a, a aucune honte à, à le dire. Mais pour mieux comprendre de manière ce cours-là, il faudrait revenir aux cours précédents qui ont traité de ce sujet. Donc je répète simplement, après avoir exposé ce point-là, les paroles Sheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées. Donc la première, il disait, « Rahimahullah wa qawluhu, « ليس wa qawluhu tahalli, « zahiratan lahu, « min ghayri haqiqatin min qalbihi, « Wa ma'nahu, « huwa ma yadhharu min al qawl, « وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب في قلبي إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى دمج مجمل فتاوى، فolume 7 page 294، سَبَّارَةُ، ثَمَّ الْحَسَنُ بَصْرِيُّ لَرَوَاهُ الْحَسَنُ بَصْرِيُّ لَرَوَاهُ الْحَسَنُ بَصْرِيُّ لَرَوَاهُ ne se réalise pas par de simples souhaits, de même qu'elle n'est pas une parure en apparence, mais elle est ce qui fut ancré dans les cœurs et que les actes ont rendu véridique. Il dit sa parole, Al-Hassan Basri, Rahimahullah. La foi ne se réalise pas par de simples souhaits, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple parole. Et lorsqu'il dit la foi n'est pas une parure, il, il, il signifie que la foi n'est pas une parure apparente, dénudée d'une réelle place dans le cœur. Le sens réel de cette foi ne réside que dans des ne réside pas dans des paroles dans les paroles que l'homme tient, ni de sa parure apparente. La parure, c'est euh, ce qui apparaît de lui. Mais plutôt, c'est ce qui s'est ancré au fond du cœur, ce qui fut ancré au fond du cœur, et dont les actes témoignent de la véracité. Mais la foi est ce qui fut ancré au fond du cœur, et dont les actes témoignent de la véracité. Donc les, les actes prouvent la réelle présence de la foi du cœur. Donc les actes prouvent la réelle présence de la foi Du cœur Et en l'absence de pratique, on aura une preuve de l'absence de la foi intérieure. Et en absence de pratique, on aura une preuve de l'absence de la foi intérieure. Donc je vous l'ai mis ici, voyez, c'est exactement ce qu'on avait dit auparavant, c'est que lorsqu'il n'y a pas du tout de pratique en apparence, ça c'est une preuve que la foi du cœur, la ou iman, il a disparu. Est-ce bien compris Puis il dit, rahimahullah, car ce qu'il y a dans le cœur, car ce qu'il y a dans le cœur, et on avait dit c'était les paroles et actes du cœur sans lesquels la foi ne saurait être valide nécessitent et impliquent fondamentalement la pratique extérieure car ce qu'il y a dans le cœur nécessite et implique fondamentalement la pratique en apparence car ce qu'il y a dans le cœur les, les, les paroles et actes du cœur sans lesquels la foi ne saurait être valide nécessitent et impliquent fondamentalement la pratique extérieure au même titre que la disparition du lazim. au même titre que la disparition du lasim Euh, on a déjà expliqué qu'est-ce qu'était le lasim auparavant. Euh, prouve la disparition du nécessitant, c'est-à-dire qui a été à l'origine de ce lasim. Alors ça, on va expliquer, inshallah Bien qu'on avait expliqué au cours précédent, mais je vais répéter. Donc au même titre que la disparition du lasim, de ce qui est une nécessité à la validité d'une chose et son maintien, son implication fondamentale prouve la disparition du nécessitant, c'est-à-dire ce qui a mené et qui est à l'origine de ce lasim là Donc, étant donné que la foi qui est dans le cœur, c'est elle qui a provoqué les actes, qui a été à la source des actes d'obéissance en apparence, lorsque tous ces actes disparaissent, forcément, la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Lorsque tous ces actes disparaissent, la foi, à la base, elle est dans le cœur. Puis découle de cette foi-là des actes en apparence. Lorsque tous ces actes viennent à disparaître, ça, c'est une preuve claire que la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Parce que si la foi, elle était encore dans le cœur... Bah à ce moment-là, ces actes-là auraient été au moins présents, même partiellement. Le fait qu'ils aient tous disparu, ça c'est une preuve catégorique et formelle, que la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Est-ce que c'est bien compris Ayyoua Lekhoa Parce que je tiens à ce que vous compreniez bien ce sujet pour qu'on en arrive après à un autre sujet, Inch'Allah. Et ce sujet n'est qu'une introduction vers l'autre. Et pour le plus de détails, Charles, nous avions mentionné d'autres paroles de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mais pour ceux qui veulent plus de détails, qu'ils y reviennent, Charles Est-ce que, est ce que, il faut, faut bien comprendre que lorsque, je, je mentionne tout ça, le but, c'est quoi C'est d'arriver à un autre sujet. Qu'est-ce que as et quel est le lâzime de, de As-Saladin Parce que certaines personnes, ils ont un problème lorsqu'ils voient que lorsque, par exemple, Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Fait, inclus dans Asruddin ce qui réellement n'en fait pas partie c'est à dire lorsqu'on vient on leur dit cette chose là ne font pas partie, ce ne sont pas des piliers dans, dans, de, de Asruddin certes ils en font partie de Asruddin mais ils ne sont pas des piliers c'est des laouazim, c'est des implications mais ils ont été mentionnés, pourquoi parce que euh, la, le fond... lorsque le fondement de la foi est réalisé forcément ça va appliquer, impliquer ces choses là mais ils ne font pas partie du fondement de la foi Et la différence entre, euh, au, au même titre qu'on a fait une différence entre aslul iman ou la al-iman ou lazim iman il y a une différence entre aslul din wa lazim al-din. Asl aslul din ou aslul islam wa lazim La différence, qu'est-ce que c'est C'est que le asl du din, qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, n'importe quelle contradiction et opposition à l'une des branches de ce Asluddin din remet en cause la présence du din. Donc la personne n'est plus musulmane. Mais l'opposition au lasim de, de Asr al-Din, l'opposition partielle ne remet pas forcément en cause la présence du din. L'opposition partielle ne remet, pas en cause la, la, la, ne remet pas en cause forcément la présence du din. Tant que la personne reconnaît, euh, reconnaît et adhère à l'implication de, de, de ce Asr. Par exemple, à partir du moment où on sait que Asr al qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. On sait forcément que celui qui fait du shirk est un mouchrik. Donc le, le asl, qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. Le nazim, c'est que celui qui adore Allah est un mouahid et celui qui abandonne le shirk est un mushrik. D'accord. Celui qui, celui qui s'oppose à l'adoration d'Allah, il n'adore pas Allah, il s'élève, il, il, fait, il fait preuve d'orgueil vis-à-vis d'Allah, ta'ala. Ta est-ce qu'il est musulman celui-ci Celui qui s'enfle d'orgueil vis-à-vis d'Allah et n'adore jamais Allah, est-ce qu'il est musulman Celui maintenant qui qui commet du shirk, qui, a, qui adore autre qu'allah, est-ce qu'il est musulman cette personne Celui qui adore autre qu'allah, est-ce qu'il est musulman cette personne Taïb. Donc on voit que le asl, le fondement de la foi n'accepte, n'excuse ni par ni par ni par ni par ignorance, ni par mauvaise compréhension et mauvaise interprétation quant à la nomination. Je parle pas du châtiment ici. Je parle quant à la nomination. Maintenant venons-en au lazim à l'implication. L'implication de, de l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, c'est de s'allier aux mouhiddin et, et de se désavouer des mushrikin. Donc d'être convaincu que les mouhiddin sont en premier de s'allier aux mouhiddin et de se désavouer des mushrikin. D'accord. Et de même parmi les implications de être c'est de nommer celui qui fait du celui qui fait qui euh, qui a réalisé qui adore Allah, muahid, de, de, de monothéiste et de, de musulman et celui qui fait du shirk de moucherik d'accord celui qui s'oppose au principe même à la base et il dit celui qui fait du shirk n'est pas moucherik celui qui adore autre qu'Allah n'est pas un moucherik il il n'accepte n'adhère pas au principe à, à, à, à son origine et il ne reconnaît pas le lazim à son origine l'implication il, il, il ne l'accepte pas à son origine et il n'y adhère pas à son origine Donc il n'a pas réalisé la base même du l'azim. Est-ce que celui-ci, il est musulman Taïf. Donc dans le même cas, celui qui ne reconnaît pas du tout, celui qui te dit, celui qui adore Allah seul et qui s'affilie à l'islam et qui... Celui qui adore Allah seul et qui réalise le tawhid n'est pas un musulman Il ne reconnaît pas l'implication à son origine. Est-ce qu'il est musulman celui-ci Celui qui ne reconnaît pas l'implication à son origine, est-ce qu'il est musulman D'accord. Maintenant, les Khawarij. Je vous donne un exemple vis-à-vis -vis des Khawarij. Les Khawarij, ils ont rendu mécréant les Sahaba. Donc, ils ont nommé... Celui qui, fait, qui, qui a réalisé le tawhid comme mushrik, Ils n'ont pas qualifié celui qui a réalisé le tawhid de Mouachid et de musulman. Est-ce qu'on peut dire que les khawarij se sont opposés à, à Asr à la base de l'islam Ou est-ce que leur opposition elle est dans un lazim min lawazim l'islam Est-ce que l'opposition des elle était sur la base de l'islam ou est-ce qu'elle était sur l'implication de cette, de cette base Les Est-ce que leur opposition, elle était sur une base de l'Islam ou sur une implication parmi les implications euh, sur l'implication de cette de cette base là? Le frère dit sur l'implication. Est-ce qu'ils ont maintenant remis en cause le, la le, la base de l'implication qui est que celui qui fait du celui qui réalise le tawhid il est il est il est il est, il est, il est et il est musulman ou est-ce que ils ont mis des nouvelles conditions pour juger celui qui fait le tawhid de musulman est-ce qu'ils ont remis en cause le principe de base et l'implication de base le lazim à son origine qui est que celui qui fait qui réalise le tawhid c'est un muahid, ou est-ce que au contraire ils ont reconnu le, la base qui est que celui qui fait le tawhid, qui réalise le tawhid c'est un muahid, mais ils ont mis de nouvelles conditions Pour être mohide, donc ils ont jugé les, les sahabas mécréants parce qu'ils ont pensé que ce que les sahabas ont fait était un acte qui faisait, qui faisait sortir de l'islam. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième Voilà, des nouvelles conditions. Ils ont remis en cause. Non, juste une chose. Les sahabas n'ont pas fait de kufr d'un à kufr. C'est une autre chose il faudra qu'on explique, inshallah Les Sahaba n'ont pas fait de kufr, d'un kufr. Au contraire, les, les, les khawarijs ont rendu mécréants pour une obéissance à Allah, ta ta wa ta ala. Les Sahaba n'ont pas fait de kufr, d'un kufr. Ça, on, va, on en reparlera, inshallah par après. Mais les Sahaba n'ont pas fait de kufr, d'un kufr. Les, les khawarijs ont rendu mécréants. Les Sahaba pour une bonne action qu'ils ont fait, pour une bonne action qu'ils ont fait, et la parole de... de, de de d'Ibn Abbas, n'est-ce le kofre الذي تذهبون إليه, ce n'est pas la mécréance vers laquelle vous orientez. Euh, kufru. Ça Ibn Abbas anhum, anhu, il n'était pas en train de leur dire que les Sahaba avaient fait du kofre duna kofre. Et on en parlera inshallah une autre fois. D'accord. Donc les, lorsque les savants ils ont traité de la situation des Khawarij, personne n'a dit que les Khawarij étaient mécréants parce que ils ont re, ils ont euh, remis en cause asluddin bien que l'implication de Asluddin c'est de s'allier aux croyants. Eux, ils se sont désavoués des, des croyants et ils ont combattu les croyants. Mais c'est pas pour autant qu'ils étaient mécréants. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas remis en cause le principe à la base. Ils ont adhéré, ils ont réalisé la base de l'implication, mais ils se sont opposés à l'une des à l'une des applications, à l'une des composantes de cette implication. Il asl al-lazim Donc, ils ont adhéré à la base même de ce lazim, mais ils ont, ils se sont opposés dans certaines branches et certaines composantes de ce lazim-là. Il est au même titre, par exemple. Celui qui reconnaît que, ce, que quiconque adore qu'Allah est un mouchriq et n'est pas musulman, mais il a une shubha dans un cas donné. Il dit, par exemple, celui qui fait du shirk, ne sachant pas que c'est du shirk, et ne sachant pas que son acte est une adoration, que seul Allah mérite, et il l'avoue à autre qu'Allah, Sans vouloir par là adorer Autkallah. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que l'adoration n'appartient qu'à Allah. Et il l'avoue donc à autkalla pour, par preuve de, de respect, par preuve de salutation. Mais il ne sait pas que ce qu'il fait est une adoration. Ce, celui, celui qui fait ça, c'est un moucherik. Je, je ne remets pas en cause le fait qu'il soit mouchrik. Mais celui qui doute de son confort. Est-ce qu'il a remis en cause la base du lazim? Est-ce qu'il a remis en cause le lazim, l'implication? De, de as qui est de, reconna de faire le taqfir et de considérer que celui qui, fait pas, qui, qui ne fait pas euh, celui qui, qui fait du shirk ne peut, ne peut pas être musulman est-ce qu'il a remis en cause ça ou est-ce qu'il s'est trompé dans l'une dans des composantes et l'une des branches de ce lazim de, ce, de cette implication qui est le taqfir de celui qui n'a pas réalisé le tawhid. Est-ce que celui qui c'est le premier ou le deuxième Est-ce que c'est le premier ou le deuxième L'Akh dit Il dit ça c'est, Il a ignoré le Hassel. On a vu juste avant C'est pour ça que j'ai tenu à ce que Vous soyez attentif pendant les deux cours précédents Qu'on avait déjà fait La différence en, dans les, en ce qui concerne les lawazim Les implications Concernant les implications de Asr al Et de Asr iman Que l'opposition totale Au fondement De la de, que l'opposition totale et l'absence euh, de respect de l'implication du lazim, de, la, de Asr din remet, de Asl iman remet en cause la base même de l'Iman Tayyib, d'accord mais on a vu que une opposition partielle, c'est-à-dire lorsqu'une personne s'oppose dans certaines choses, comme par exemple quelqu'un qui, qui désobéit Allah Ta'ala dans le vol, euh, dans l'obéissance parentale, que ça, ça ne remet pas en cause la foi qui est dans son cœur Pourquoi Parce qu'il a adhéré au principe de base mais il s'est trompé que dans l'une de ses applications. Et dans, autre, dans aucun cas on ne peut dire que celui qui a fait ça a ignoré qu'est-ce qu'était que l'Iman. Pour quelle raison Parce que son opposition ici, c'est pas une opposition qui est au total. Et on n'a pas de preuve pour dire que cet acte-là, en apparence, est, est un acte qui exclut de la sphère de l'Islam. Donc au même titre que l'Iman, euh, que, que, que l'Iman, nous avons un dîn. As Certaines choses qui ont été mentionnées dans al ne font pas partie. Certaines choses qui ont été mentionnées dans al ne font pas partie, ne sont pas des piliers fondamentaux dans le dans la religion dans le dans, dans la religion d'Allah Ta'ala dans le sens où nul ne peut être musulman sans les avoir réalisés. La preuve ayouh al donc euh, avant de, de déborder sur ce sujet qui est la preuve que certaines choses qui ont été mentionnées par certains machers ne font pas forcément partie des piliers fondamentaux de la religion dans le sens où nul ne peut être musulman sans, nous allons terminer notre sujet. Celui qui a reconnu la base du Lazim et l'origine même de, du Lazim qui est que celui qui adore autre qu Allah il n'est pas musulman et il a eu une choubha quant à il a, quant au fait que celui qui commet du shirk sans savoir que son acte est une adoration que seul Allah mérite et qu'il l'avoue à autre qu'Allah non pas pour adorer autre qu'Allah Mais pour une autre qu'on dit, pour une autre chose, telle que la salutation, et ainsi de suite, et qu'il fait ça donc pour cet autre qu'Allah, tout en reconnaissant que le droit d'adoration absolue n'appartient qu'à Allah Ta'ala, celui qui doute que cette personne-là est un n'est pas euh, ce comment dire perd le nom de musulman et se retrouve dans le camp des mouchelikins, c'est-à-dire dans tout, dans les stades, dans les dans l'Air c'est-à-dire les, les statuts légaux qui vont gérer sa vie en ce bas monde dans l'au-delà, et ainsi de suite. Est-ce que cette personne-là peut être considérée comme celui qui a remis en cause le principe même de base, qui est que celui qui fait du shirk euh, n'est que celui qui fait du shirk n'est pas n'est pas un, est, est un moucherik. Est-ce que celui qui a remis en cause le principe de base est pareil à, ce, à celui qui n'a pas remis en cause le principe de base, mais qui a eu une ambiguïté quant à l'implication quant à l'application de certains, euh, de certaines composantes de ce principe de base Inch'Allah, j'aimerais juste que vous suiviez Barakallahu Fikm on a cité des choses qui étaient bien précises donc s'il vous plaît répondez aux questions euh, en utilisant ce compte, c'est à dire au moins donnez-vous la peine, Barakallahu Fikm qu'Allah vous en récompense, de réfléchir sur ce qui a déjà été dit auparavant donc dire il a ignoré ce qu'est le shirk on a cité toute une introduction auparavant subhanallah ce que je veux dire par là, c'est que au moins réfléchir à l'introduction qu'on a citée auparavant. Quelle est cette introduction là? C'est lorsque lorsqu'on a parlé de la différence entre le hasl et le lasim et que la disparition du hasl, la disparition du euh, de lasim de, dans sa totalité, ou de la base même du lasim, mène à la disparition du hasl, mais que l'a dit que l'opposition dans certaines branches du lasim ne remet pas en cause le principe de base. Donc j'aimerais juste que vous réfléchissiez à ça avant de, de, de déterminer votre, enfin avant de de, de donner une réponse, afin qu'on puisse avancer. Le but c'est pas de, de de traîner, ni non, non plus de faire euh, de vous comment dire euh, de vous contraindre à adhérer à des choses bien précises. C'est pour ça j'aimerais juste barakatul que vous méditiez sur ce qui a été dit. Moi c'est à dire vos réponses, Inch'Allah, je vais, on va en discuter par après, mais j'aimerais juste que vous méditiez juste sur ce qui a été cité auparavant. C'est pour ça que ce que j'avais dit au départ, c'est que ce, répondre aux ambiguïtés n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est, qui est simple. Donc c'est pour ça que, euh, pour, le, pour le comprendre, je suis, on a déjà fait deux cours, deux, trois cours avant. Donc euh, si vous avez, pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui, il aurait fallu écouter les cours qui étaient déjà euh, les deux cours précédents. C'est pour ça que je comprends que c'est difficile, mais on en a besoin pour exposer certains points qui vont venir par après, Inch'Allah. S'il ne cafarde pas quelqu'un qui fait du shirk, c'est qu'il ignore le Asl-Din déjà. Taïb, maintenant on va aller sur cette, sur cette manière de faire, sur cette manière de réfléchir. S'il ne si cafarde pas celui qui fait du shirk, c'est qu'il ignore Asl-Din déjà. C'est quoi le dalil, la preuve C'est-à-dire, quelle est la preuve de cette affirmation okay, D'accord. Un autre frère dit il ne sait pas différencier le coffre de la foi. C'est quoi le dalil, la preuve cest à dire, vous savez, c'est des affirmations que vous apportez. La raison humaine n'a rien, n'a aucun, comment dire, n'a aucun impact sur ces sujets-là, à moins qu'elle soit éclairée par la lumière de la révélation. Donc, c'est quoi la preuve du Coran et de la Sunna Si c'est le verset dont tu parles, Wa ina hadum min al mushriki nas tajarak faajirhu hatta yismaa kalam Allah, thumma ma'mana le verset il dit et si l'un des mouchriquine si te demande protection accorde lui cette protection jusqu'à qu'il entende les versets d'Allah puis amène-le jusqu'à jusqu un lieu de sécurité ceci car ils sont un peuple qui ne savent pas soyons moins intelligents ce verset n'a rien à voir avec le sujet Ni de, euh, il n'a rien à voir avec le sujet le verset parle de quelqu'un qui fait du shirk car il ne, ne ceci car ils sont un peuple qui ne savent pas. Deuxièmement, ce verset-là a été révélé à une période où ce qui est voulu dire par alamun, pas qu'ils ne savent pas que le shirk est interdit. Non, ce verset il a été révélé alors que le prophète sallam, son message avait été pas, avait été diffusé partout, il avait été propagé. Donc ce qui est voulu dire par zalika biannahum qaumun la ya'lamoun, eh, leur savoir لم يعني لم يثمر عملا فلذلك يعني نفى الله عنهم هذا العلم لا لم يثمر Allah a renier et a nié, le fait que ces gens-là aient de la connaissance pour quelle raison car leur connaissance ne les a n'a pas abouti à une pratique donc le fait qu'elle n'est pas abouti à une pratique donc cette connaissance n'étant rien utile donc ce n'est pas une science qui est utile Donc, c'est comme si c'était des, des gens qui, qui, en réalité, sont ignorants. Allah dit, dit, est-ce que sont égaux ceux qui, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Ce verset il a été révélé sur qui Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ceux qui savent ici C'est ceux qui le mettent en pratique. Donc, ce qu'il est voulu dire des fois par le savoir dans le livre d'Allah, comme l'a montré l'Imam Nul Qayyim, c'est la pratique de cette science. Et certaines fois, comme Ibn Mas'ud radi Allah il disait kafa bil mar'i bil 'ilman wa kafa donc il suffit à l'homme comme obéissance d'Allah tabarak comme science d'Allah que comme science qu'il craigne Allah et il lui suffit comme ignorance de désobéir Allah Quelqu'un qui sait pas le shirk, c'est quelqu'un qui a pas le al-din, tu as besoin d'un dalil pour sa Na'am, j'ai besoin d'un dalil, barakallahu fik. Es, On n'est pas, excuse-moi, sans être méchant, on n'est pas on n'est pas au, au sourd dans, dans le sens où je n'apporte pas ce que je veux, tu n'apportes pas ce que tu veux, personne n'apporte ce qu'il veut. On est des musulmans. « entre nous, il y a le livre d'Allah et la sunna du prophète. » Je vous demande un dalil. Tu me dis, sur, verset 6, sourate 9. Il y a rien dedans. Il y a rien. Est-ce que vous comprenez subhanallah, que vous apportez dans la religion d'Allah des choses sans fondement On vous demande un dalil Le verset Laissez s'il vous plaît Personne ne boule personne Le verset D'accord Donc il cite le verset 256 sur 2 Donc s'il te plaît Est-ce que tu es d'accord avec moi Que ce verset là Il y a des gens qui l'ont expliqué le mufassirin. Regardons ce qui, est, ce qui a été dit Dans le tafsir du verset Et on va voir est-ce qu'il parle du sujet dont tu parles. Regarde ce qu'il dit. Al le rahimahullah dit: بِاللَّهِ فَقَدْ بِالْعُرْوَةِ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خَلَعَ Donc il dit la parole d'Allah ta'ala quiconque se désavoue du tarot tout en croyant à Allah aura alors ses silences la plus solide qui ne peut se briser et Allah est certes audient et, et clairvoyant il dit le sens du verset celui qui se débarrasse des, des égaux qui ont été donnés à Allah et des idoles adorées en dehors d'Allah s'il te plaît juste une chose soit attentif d'abord à l'explication qui va être donnée puis après tu t'exprimeras Et donc il abandonne aussi toute chose vers laquelle le shaitan l'invite. Il, il abandonne ce à quoi le shaitan l'invite, comme adoration d'autres qu'Allah. shaitan. Euh, euh, donc et qu il abandonne tout ce, euh, ce à quoi le shaitan appelle. Et qu'est-ce qui est voulu dire ici C'est l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ce exactement ce qui dit Benukathir. Et qui unifie Allah fa'abadahu wahda en l'adorant lui seul, en adorant personne d'autre en dehors d'Allah. wa shahidan la ilaha illallah qui témoigne que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Celui-ci faqad istam sakabira urwatil wuthqa aura alors ses silences la plus solide faqad thabata fi amri sa situation sera alors correcte wa shtaqama ala siratil muthla et il se sera tenu droit sur... La, il, se sera, il se sera tenu... Sur, euh, droit sur la sur la voie de vérité المستقيم, et le chemin de droiture et l'imam Tabari écoute ce qu'il dit celui qui renie la, la, la, la, la, la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah en sont désavouant donc comment tu te désavoues de, la, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est lorsque tu te désavoues de la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah wa wa yu'min billah Allah c'est-à-dire wa croit Allah et qu'il croit qu'Allah et qu'il est convaincu qu'Allah est son et sa seule divinité et le seul qu'il adore et le son seul seigneur et le seul à qui il l'adoration celui alors la plus solide il aura cette personne aura alors et ce sera alors tenu à la chose À la, à la plus grande chose à laquelle on puisse s'attacher. Min طَلَبِ الْخَلَاصِ لِنَفْسِهِ مِنْ عَذَابِ wa وَعَيْقَابِ Car cette chose-là à se à ce, à ce préserver du châtiment d'Allah et de son châtiment. Donc, regarde bien. Et du de la punition d'Allah et de son châtiment. Ou dans ce verset, Barakallahu fik il y a ton affirmation pré précédente. Ton affirmation précédente, c'était que celui... Non... Non, le micro, c'est un cours, inshallah, je vous Donc, euh, si tu veux bien. Simplement, Ou dans ce verset, il y a ce, ton affirmation. L'alcohol bet route, c'est d'abandonner l'adoration tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'en être convaincu que cette adoration est fausse. De savoir que cette adoration est un égarement. Et de l'abandonner. C'est ça, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord Et franchement... A chaque fois, vous apportez des dalils, mais il n'y a rien dans vos dalils. C'est étonnant, subhanallah l'adhim. Ce serait bien qu'un jour, vous, euh, vous réfléchissiez au moins aux arguments que vous apportez. Où se trouve une preuve dans la parole d'Allah Et si l'un des mouchriquines te demande protection, accorde-lui la protection. Accorde-moi la protection. Euh, Accorde-leur accorde la protection jusqu'à qu'ils entendent les, les paroles d'Allah, puis emmène-les jusqu'à un, un lieu sûr. Où se trouve, où se trouve cette... Euh, de toute façon, c'est un cours, barakallahu al nofik. Si bien respecté le, les questions que je posais. C'était aux frères qui ont assisté au cours précédent, Le but, c'était quoi C'était que qu'il qu n'y ait pas un monologue dans le sens pour que ces sujets-là soient bien clairs. Mais de toute manière, in l'ensemble de vos ambiguïtés euh, seront exposées. Bien là, tu vas assister, tu veux discuter Barelme et exposer euh, tes dalil Barelme avec science. Ahlan wa la bienvenue Si c'est pour me dire euh, verset 256 sourate 2 et à la fin, il n'y a rien dedans qui indique ce vers quoi euh, tu souhaites amener, à la suite et tu me dis euh, est-ce qu'il faut que je ramène un dalil pour ça Subhanallah al mon on dirait que c'est ma religion ou la tienne. C'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. tu dois ramener des dalils pour affirmer des choses. Khair inchallah. je pense que ça ça vaut pas le coup de continuer la discussion de cette manière-là. Khair on continue. Donc, de toute manière, on allait y arriver à ça. On a parlé de la différence entre le fondement, le asl, entre le, le asl et entre le lazim, l'implication de cette foi-là. Entre la, la, la, la base de la foi et entre l'implication de la foi. Et au même titre, il y a une différence entre asl-din et, et les implications de din. De, de et c'est pour ça, inshallah ta'ala, que On va citer qu'est-ce que Aslouddine Aslouddine a été mentionné dans plusieurs versets du Coran. a été mentionné dans plusieurs versets du Coran et entre autres la parole d'Allah. Il a été mentionné dans plusieurs versets du Coran et entre autres la parole d'Allah. « Qu'un yakfour بالطagout et y'a humain de Dieu, qu'il y a tout à fait, qu'il y a tout à fait. »« Donc quiconque désavoue le tabout tout en croyant en Allah aura alors ses élences la plus solide qui ne peut se briser. « Et qu'il y a tout à fait, qu'il y a tout à fait, qu'il y a tout à fait, qu'il y a tout à fait, qu'il y a tout à fait, qu'il și al-kufru bi-kulli ma'boudin siwah, wa kalamuhum fi thalika donc les les gens de science ont exposé que ce verset et que cette base de l'islam est l'adoration d'Allah seul et unique et le désaveu de tout ce qui est adoré en dors d'Allah et leurs paroles leurs paroles et leurs avis sur ce sujet sont très nombreuses mais on va se contenter des paroles de certains d'entre eux tels que l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ابن كثير رحمه الله <سؤال> دي دونك ج'لاباي سيتاي وقوله فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه النكلك يماك انا tawta ila et ceux qui s'éloignèrent du tarot c'est ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du tarot wa sont revenus vers allah c'est-à-dire vers l'adoration d'allah cela auront la bonne nouvelle annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs Et parmi les hadiths al-ikhwa, nous avons la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sahih Muslim, "Celui qui dit La ilaha illa Allah et rejette ce qui est adoré en dehors d'Allah, son argent et son Quiconque dit La ilaha illa Allah et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'Islam, et son et son jugement appartient à Allah, c'est-à-dire à savoir s'il est sincère ou non." Donc de même la parole du prophète sallalahu alayhi wa sallam hakqullah ala ibadihi hakqullah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an le droit d'allah envers ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il qu ne lui donne qu'un associé et dans le hadith nam et dans le hadith wa fi hadith ibn Tha'laba, radi Allah an fi ma rawahu al-imam Ahmad bi sanadin sahih قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله وإله من كمن هو كائن بعدك آه الله أمر كان تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه التي كانت آباؤنا يعبدون معه قال اللهم نعم وقد قره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيمان المجمل ولم يفصل له يعني ما تبقى Donc okay, dans le hadith de Dammam ibn Salaba radi Allah an dans ce que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad avec une chaîne de transmission qui est sahiha, il dit Dammam ibn Salaba envers le prophète sallahu alayhi wa sallam, il lui dit fa unsiduka Allah ilahak je te demande au nom d'Allah, je te demande au nom d'Allah ta divinité wa ilaha man kana qabla ka la divinité de ceux qui te précédaient wa ilaha man huwa ka'inun ba'daka la divinité de ceux qui viendront après toi Allah wa ma raka ta'murna an na'budahu wahdahu la sharika la la nushrik bihi shay'an Allah t'a réellement ordonné de nous demande de nous de ordonner Allah t'a t'a-t-il réellement commandé de nous ordonner de l'adorer lui seul et et de ne lui donner aucun associé et d'abandonner al-andad les idoles que كانت abaa'una ya'buduna ya'buduna ma'ahu que nos pères et que nos, et que nos et que, que nos pères adoraient en même temps qu'ils adoraient Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Na dit Allahumma na'am ya Allah soit témoin que c'est une réalité donc le prophète alayhi wa sallam ne lui, lui a pas demandé plus et il a accepté cette base qui est la base de l'Iman C'est ça ce qui vient après rend, ne rentre pas dans la base de l'Iman ça rentre dans la l'awazim l'Iman ça, ça, ça rentre dans Asl din c'est ça Asl din la base de l'Islam et ce qui vient après n'entre pas dans Asl c'est des, des implications de Asl et nous allons voir par après Inch'Allah dans les hadiths de Ibn Ibn Ibn Ibn Ibn Ibn A.S ila ay wahidullah idha alhadith muadh ibn jabal dans al-bukhari lorsqu'il a envoyé lorsqu'elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé au yemen il a dit à muadh tu vas te rendre chez des gens et tu vas rencontrer des gens parmi les parmi les gens du livre que la première des choses à laquelle tu les appelles soit le témoignage que nul n'est digne d'adoration d'hors d'allah et dans une autre version que la première des choses à laquelle tu les appelles soit d'unifier allah dans son adoration soit d'unifier allah n'am soit d'unifier allah wal la tufi dhalika minan min fi hadha almaqam aldayyiq Non. Donc ayo les frères, ce qu'on peut retenir yakfi min asl din min nahiyat at-tawhid, huwa ibadat Allah wahdahu la sharika la. Donc ce qui est suffisant, est ce qui suffit pour être musulman dans le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul sans lui donner aucun associé. Wa ma fi ma'nahu min mahabbati Allah ta'ala. Et de même, bien sûr, l'amour d'Allah ta'ala. Pourquoi Parce que c'est une c'est le c'est un fondement l'amour d'Allah. L'adoration externe n'est qu'un qu des cas inapparent de l'amour interne. Et la soumission, la soumission externe n'est qu'un qu signe apparent de la soumission interne. Donc si Allah te demande Al-Fara'a, te demande la branche, et ce qui découle, euh, ce qui te découle forcément, il te demande l'origine, qui est l'amour d'Allah et la soumission intérieure. ibada wa la Car l'amour est l'un des piliers de l'adoration, et il n'y a pas d'adoration sans amour. وَلِخْلَاسُ De même Allah, te demande d'être, lui vous un culte exclusif. وَلَا <t -i> et l'adoration ne peut pas être exclusif à Allah sans que la sans que la personne ne soit sincère vis-à-vis d'Allah ta'ala ne soit sincère vis-à-vis d'Allah ta'ala et qu'il euh, l'abandonne l'adoration de tout autre en dehors d'Allah <t -i> de même d'être véridique et wa illa kana 'abidan wa illa kana Donc de même d'être véridique, parce que si tu n'es pas véridique, ta foi et ton adoration n'est que, que pur mensonge, comme ceux qui font ça par hypocrisie. Et la certitude dans son adoration. il la Pour quelle raison Car celui qui doute vis-à-vis -vis du tawhid, en réalité, il ne croit pas en la véracité du message. قطعا من محبة أهل عبادة الله وتوحيده وموالاتهم من أحب الله وعباده الصالحين الطائعين له ووالاهم ويمتنع شرعا يحب الله ثم من يحب الله وهذا هذا لازم من parmi les implications et de, de, de les prendre comme alliés. Et là, c'est un lazim, je répète. Donc, celui qui reconnaît la base même de ce lazim, mais a une ambiguïté. Celui qui reconnaît la base même de ce lazim, mais a une ambiguïté, et rajoute dans, dans le din, c'est-à-dire rajoute comme condition de la foi, ce qui n'en fait pas partie, comme les khawarij, et croit être une mécréance, qui n'est pas une mécréance. Celui-ci, s'il a une chouba et qu'il se désavoue des muahidin, Donc dans ce cas-là, il n'est pas mécréant jusqu'à que al lui soit établi comme ce fut le cas des Khawarij. Et je vous rappelle juste une chose, parce que certains prennent à la légère la question de l'Iqamat al Ibn Abbas, le plus grand savant de cette Ummah, ou l'un des plus grands savants de cette Ummah, a été voir les Khawarij et a polémiqué avec eux. Deux mille sont revenus et le reste sont restés. Et avec ça, alors que c'est Ibn Abbas qui a été polémiqué avec eux, et Ali ibn Abi Talib quand il les a combattus, on lui a dit à Ali... Yani, Est-ce que ces gens-là sont des mécréants C'est de la mécréance qu'ils ont, qu ont fui, ces gens-là. Ceux-là sont nos frères qui se sont révoltés contre nous. Donc alors que c'est Ibn Abbas qui a été polémique avec eux et qui a été leur frère, a été il a donc, il a il donc Ali ne considérait pas que le a été établi sur ces gens-là. Donc comment dire aujourd'hui de certains de certaines personnes. c'est pas Ibn Abbas qui fait Iqamat al C'est des gens qui sont loin, même, mais, mais vraiment, on est très très loin d'être d'arriver, ne serait-ce qu'à la cheville d'Ibn Abbas, qui après avoir dit deux, trois mots, ils ont fait Iqamat al C'est fini. wa Qu'Allah nous préserve de ces choses-là ya de même parmi wa khala'il andad allati tu'badu min dunillahi ta'ala fi yajtanibu de même parmi les conditions ce qui suffit pour ce qui rentre dans la base même de al-Din c'est d'abandonner les idoles adorées en dehors d'Allah, d'abandonner leur adoration, d'être convaincu que leur adoration est fausse, de la détester. Et ça, je répète, ça rentre dans le lawazim Je parle du takfir. Le takfir, si on vise par le takfir, le fait de ne pas leur donner le nom de musulman, ça, ça rentre dans le lawazim Mais le fait d'être convaincu qu'ils sont, si on veut dire par le, par, si on vise par le, barat, que d'être convaincus qu'ils sont dans un égarement et qu'ils sont pas sur une guidée dans ce qu'ils font comme shirk et que ce qu'ils font s'oppose à la religion d'Allah et au message de tous les prophètes donc ça, ça fait partie de si on din mais si on vise par le takfir le fait de leur attribuer le nom de kafir ou de mouchriq et de leur retirer le nom de muslim ça c'est une autre question, ça rentre dans le lazim et là à ce moment-là, celui qui s'oppose à la base de ce lazim-là qui dit que celui qui adore Allah Dans tous les cas, il est musulman tant qu'il est convaincu que Allah est le seul Créateur, celui qui dit ça, il est mécréant. Maintenant, celui qui dit que, euh, celui qui adore qu Allah, il est mécréant, ça il n'y a pas de doute. Mais s'il est ignorant, il faut lui faire yramat hujja. S'il a une mauvaise compréhension, il faut lui faire yramat hujja. Ça, c'est celui qui a apporté ça, c'est un c'est un innovateur, et il faut que les preuves lui soient clairement exposées. Allahu Ta'ala ala Et pour justement concrétiser ce qu'on avait dit, bien que le cours a pris un peu plus de, de temps que prévu, je termine juste par, les, par, par une parole de Il dit :« Le page 27, 27, dit islam dans le par 77. Et l'islam, est un ne pas il ويحب الله المحبة التامه لا يحب مخلوقا كحبه لله فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما دونك شخص شيخ الإسلام consiste a se soumettre a Allah non pas autre qu'Allah an adu fa ya'budu Allah la walaa il adore donc Allah le serviteur le musulman adore donc Allah et ne lui donne aucun associé et s'en remet intérieurement à Allah wayarjuuhu wa et s'en remet intérieurement à Allah seul et à espoir en lui seul et le craint lui seul lorsqu'il parle du tawakkul de l'espoir et de la crainte c'est le tawakkul, l'espoir et la peur qui sont une adoration spécifique à Allah que nous verrons à un autre moment inshallah il yuhibbu Allah d'un amour complet n'aime aucune créature comme on aime Allah jusqu'à ce qu'ils disent celui qui s'enfle d'orgueil face à devant celui qui d'orgueil et devant l'adoration d'Allah ne peut être musulman wa et celui qui adore avec Allah un autre qu'Allah ne peut être musulman donc ça on voit bien que l'islam qu'est-ce que c'est c'est d'adorer Allah et de n'adorer personne d'autre qu'Allah ce qui vient après on le verra par après inshallah ou et euh, Et je, je termine par une autre parole chez l'islam al où il dit volume 3, page 397, Wa ibadatullahi Il dit l'adoration d'Allah seul désigne le asul du din L'adoration d'Allah seul désigne le asul du din L'adoration d'Allah seul est la, le fondement de la religion ba bihi Cette base de la religion et cette adoration d'Allah seul est le tawhid avec lequel Allah envoyait les messagers Et par lequel il, il révéla les livres et pour lequel il révéla le, les livres Allah dit, Et questionne ceux qui étaient avant toi parmi les parmi nos messagers Avons-nous établi en dehors du Rahman du tout miséricordieux Une des, des divinités se devant d'être adoré Et il dit aussi Dans Majmou Al-Fatawi Volume 15 page 438 Wa dini il dit le as du din, le fondement du din Est l'adoration d'allah dont le fondement dont la base' à dire la base de l'adoration c'est l'amour le l' retour, le retourne le retour sans cesse versallah et de se détourner de tout ce qui est en tout ce, de tout ce qui est adoré en dehors d'allah et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'allah c'est à dire de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'allah وهو الفطره التي فطر عليها الناس et cette base est la fitra et la fitra euh et la prédisposition naturelle sur laquelle Allah a créé les créatures cette base est la prédisposition naturelle sur laquelle Allah a créé les créatures et une dernière parole de Sheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa al volume 10 page 15 il dit wa li hadha kana ra's al-islam shahadat wa la ilaha illa Allah il dit c'est pourquoi la base de l'islam le le, le, le principe fondamental de l'islam est le témoignage que nul ne digne d'adoration en dehors d'Allah. Et cette base comprend et comporte l'adoration d'Allah seul, wa Et l'abandon de tout de, de toute autre adoration, de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah. Je répète, et cette, ce fondement de l'islam comporte l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors de lui. Wa huwa al al-Ladhi la i-aqbalul min al-awwalina wal-akhirina siwa. Ce qui a précédé est l'islam général Sur lequel les premiers et les derniers s'accordèrent Et Allah n'acceptera euh, aucune religion Que ce soit des premiers ou des derniers En dehors de cette religion-là Qui est l'islam général sur laquelle s'accordèrent tous les messagers. Donc je répète. Il dit C'est <todicare> pour, pour cela que la base, le fondement, le principe fondamental de l'islam est le témoignage que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah et ce témoignage comporte et comprend l'adoration d'Allah seul wa et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah wa huwa et cette adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration tout autre en dehors d'Allah, c'est l'islam général, sur lequel tous les messagers, tous les prophètes s'accordèrent. Lorsque, Ici, je fais une parenthèse, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le moustache de l'imam Ahmad, « Nous autres prophètes, notre religion est une », ben c'est ça la religion commune à tous les prophètes c'est celle-ci. Il dit wa islam c'est l'islam general. Elle dit la Allah n'acceptera ni des premiers ni des derniers de religion en dehors de cette religion-là. Allah Ta'ala dit comme Allah dit et celui qui recherche une autre une autre religion Celui qui recherche autre que l'islam comme religion, Balamin, ça ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc Allah a témoigné, Allah témoigne que nul n'est digne d'adoration en dehors de lui. Qu'il qu n'y a de véritable divinité que, que, que lui ainsi ainsi que les anges et les gens doués d'intelligence, euh, les, les gens et les gens qui ont euh, et, et ceux qui ont reçu le savoir et, et les savants. à Imam Bilkrist, à fond de ça je ne sais pas le traduire. Nul n'est digne d'adoration au de lui. al al Hakim, le Puissant, le Sage. Il n'a digne d'Allah. L'islam, Certes la religion près d'Allah, n'est que l'islam. الذي ذكرناه وهذا الذي ذكرناه مما يبين الدين et ce que nous avons cité précédemment expose et montre et met la lumière sur le fait que asl que la que la base de la religion et le fondement de la religion fil هو هو العلوم que la le fondement de la religion est en réalité qu'est-ce que qu'est-ce que le fondement de la religion en, en réalité c'est les choses qui sont intérieures Les, les, les, les, les sciences et les actions les actes du cœur c'est ça as à la base et que les actes en apparence ne peuvent être utiles sans cette base qui est dans le cœur qui est qui est ou a ce qu'on avait parlé tout à l'heure al al les paroles du cœur les actes du cœur comme a dit le alayhi wa hadith Ahmad dans Donc comme le prophète wasallam, le dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, dans son mousnad, l'islam est ce qui apparaît, ce qui paraît en, a, ce qui euh, l'islam désigne, euh, désigne ce qui est apparent et la foi est ce qui est dans le cœur. L'islam désigne ce qui est apparent et la foi est ce qui est dans le cœur. Donc ayyou alaykhwa, on voit que ici, la, aussi bien on a cité les preuves du Qur'an, de la sunnah, Et on a cité les paroles Shikh l'islam Ibn Taymiya par après. Et on a cité Kalam al les paroles des Mufassirin, pour dire quoi Pour montrer que l'islam, as qu'est-ce que c'est C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, d'adorer Allah et d'abandonner le shirk. C'est ça la religion, l'islam général sur lequel tous les prophètes se sont accordés. Ce qui vient après comme takfir des mushrikin, ça on va voir après, ça ne rentre pas Ça, ça n'entre pas dans as din dans le sens où nul ne peut être musulman s'il se trompe sur la moindre des choses quant au takfir des mouchriquins. Ça, ça ne rentre pas dedans. Parce que Asloddin, qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk nul ne peut être musulman sans. Mais le takfir des mouchlikins, dans certains cas, le takfir de ceux qui font du shirk dans certains cas, on peut être excusé. Donc, ce qui prouve que le takfir des mouchlikins ne rentre pas dans Asloddin. Je ne dis pas que c'est ça la preuve que ça ne rentre pas dans Asloddin. La preuve que ça ne rentre pas dans Asloddin, dans le sens où ce n'est pas un rukun ce n'est pas un pilier de Asloddin, mais c'est un l'azim min lawasimi Asloddin. C'est une implication parmi les implications das C'est ce que nous avons cité auparavant, les versets du Qur'an qu'ils ne mentionnent pas ça. Les hadiths du Prophète sallallahu alaihi wasallam qu'ils ne mentionnent pas ça. Quant à ceux qui ont dit ça, même si c'est des ulama, leur parole est à prendre ou à laisser. Dans le sens où si elle s'accorde avec le livre d'Allah la Sounna du Prophète sallallahu wa sallam on l'accepte. Si elle ne s'accorde pas, on ne l'apprend pas. Ceux qui ont dit que le dans le hadith lorsque le Prophète sallallahu wa sallam dit celui qui dit là il est l'Allah il se désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils disent se désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est d'être de, de faire le takfir des mosflikins. Ça c'est C'est très loin. Ça c'est c'est franchement c'est une explication qui est loin et les autres savants n'ont pas dit ça. Cheikh Abdullah Babutayn n'a pas expliqué le kofur bima yu'badu min dunillah par le fait de faire le takfir des mushrikin ladina. Le kofur bima yu'badu min dunillah, c'est en tu'taqida anna ibadata ghayrillah euh euh anna anna ibadata ghayrillah dalal wa khata Que tu sois convaincu que c'est une c'est une erreur l'adoration d'autre qu'Allah et que c'est un égarement, que ce n'est pas une guidée. Donc, Ayu alayhua, Inchallah ici se termine le cours, et la prochaine fois, j'espère Inch'Allah pouvoir continuer euh, dans l'exposé de ces points là. Je sais que c'est un peu c'est pas évident, mais simplement écoutez, réécoutez les cours, regardez les versets qu'on a cités, regardez les hadiths qu'on a mentionnés, regardez les, les tafsir de Allah qu'on a mentionnés, regardez les paroles de Sheikh Islam on n'a rien apporté de nouveau, mais c'est ces gens là qui rajoutent dans Asloddin ce qui n'en fait pas partie, qui ont rajouté des choses. Ils prennent les paroles Sheikh comme si c'était une révélation malheureusement. Alors que Cheikh Mohamed Rahimahullah, premièrement, je ne dis pas qu'il dit ce qu'ils disent. première chose. Deuxièmement, c'est c'est, pas, c est, c est, il faut bien comprendre que ahl On le prend la yustadallubi. On ne le prend pas comme argument les paroles des gens de science. On ne les prend pas comme argument. On doit chercher des arguments pour affirmer la validité ou non des paroles des gens de science. Pas qu'en faire une référence dans la religion d'Allah ta'ala. Et quand tu leur demandes un dalil, ils te ramènent des dalils qui sont lointains, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Comme la parole d'Allah ta'ala. Et si l'un des mouchikins te demande protection, accorde-lui la protection jusqu'à qu'il entende les paroles d'Allah, euh, puis euh, amène-le jusqu'à un lieu de sécurité, ceci car ils sont un peuple qui ne, qui ne comprennent pas. Mais en quoi ça... Ce sont, car ce sont un peuple qui ne savent pas. Mais, mais en quoi ça a à voir avec le sujet ici En quoi ça a à voir avec le sujet Et alors que vous voyez les versets, vous voyez les hadiths, Donc c'est à nous maintenant de, de, de bien comprendre ce sujet Et Inch'Allah s'il y a des questions Je vous laisse, je laisse place aux questions sur le sujet Wa barakallahu fikum Wa salamu alaykum wa rahmatullahi Donc juste une dernière chose Ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul Toute erreur oubli ou omission Ne vient que de votre frère du shaitan Et Allah et son messager sont innocents Wa salli Allahumma ala nabiya na muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alameen